Je ne suis plus comme autrefois J'ai bien changé, tu sais Depuis qu'on s'est quittés, Je voulais tant connaître la vie Que j'avais oubliée comme je t'aimais Ce soir, pardonne-moi Fais-moi oublier tout ça Si tu savais Comme j'avais peur de revenir Je t'en supplie Ne dis rien, garde-moi J'ai tant besoin de toi J'ai tant besoin de toi Tu me prendras la main et nous irons très loin vers un monde plein de joie où tu me conduiras. Toi, pardonne-moi, moi je ne me pardonne pas. J'ai tant pleuré, tu sais, tout le mal que je t'ai fait.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 Tu sécheras mes larmes, puis tu me prendras la main et tout comme autrefois, verrez le monde plein de joie. Tu me conduiras, oui tu m'emmèneras, tu m'emmèneras, oui tu m'emmèneras, tu m'emmèneras, oui oui tu m'emmèneras, tu m'emmènes oui,